La pluie vient déchirer l'affiche Du groupe que tu aimais tant On voit encore le guitariste Jouer ces deux accords sur le mur, cri blanc Bien sûr ce n'est rien qu'une affiche Quand tu as couvert notre feu Depuis tu vis comme d'autres riches en oubliant qu'on était deux depuis tu vis comme d'autres riches en oubliant qu'on était deux la pluie couvre le marécage tu vas te regarder de temps Tu tente toujours fait de tes ans. Des amis font je le Moi je préfère griffer le sable en oubliant Je sonne et peut-être qu'elle de Noir et les blancs. Je la chanson amis la Et moi j'aurais fait ma musique En oubliant qu'on était deux Et moi j'aurais fait ma musique En oubliant qu'on était deux